Merci de nous rejoindre sur Isang C'est la grande édition de cette mi-journée du 12 août 2021, les grands titres. Huit unités de transformation agroalimentaire d'Angozy ont cessé leurs activités depuis plusieurs années. Constat amer de quoi susciter l'indignation du ministre des Finances qui a promis de réagir à cette situation lamentable. Sur le terrain, nous avons fait un constat amer. Il y a d'abord une mauvaise planification, de mauvaises études de faisabilité. Ces unités de transformation ont été installées pour réellement répondre à un besoin réel. Domitien Diokugayo, que vous entendrez dès le début de ce journal. Et le prix du kilogramme de feuilles vertes de thé passe de 250 francs burundais à 280 francs, annonce faite ce jeudi dans un point de presse par le ministre en charge de l'agriculture, qui envisage de regrouper les théiculteurs en coopérative. Et les déplacés des inondations de Gatumba et Rukaramu pardon, craignent la venue de la prochaine saison pluvieuse qui risque de les retrouver dans des tentes au site Sobel de Maranvian commune Moutimbouzi. L'administration provinciale leur donne des assurances de protection. Voilà pour la sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Oh bonjour. Je venais de vous le dire, le ministre des Finances compte rencontrer tous les concernés pour que huit unités de transformation agroalimentaire de la province Ngozi, construites depuis pas mal d'années mais fermées, reprennent leurs activités pour l'intérêt de la population environnante, euh, en particulier tout le pays en général. Domitien Diokugaïo l'a promis ce mercredi après une descente effectuée dans cette province. Il parle de constats amers, alors que ces unités de transformation ont coûté beaucoup pour le pays. Suivez Domitien Diokugaïo, c'est le Ministre des Finances. Et le ministère des Finances et de la Planification devrait suivre aussi de près la réalisation des différents projets qui ont été mis en avant pour se rendre compte que réellement la planification qui a été faite corrobore avec la réalisation sur le terrain. Donc c'est de la réalité que nous pouvons aussi tirer des enseignements pour la planification future. Sur le terrain, nous avons fait un constat amer. Nous avons pu nous rendre dans huit unités de transformation. La plupart de ces unités de transformation s'occupent de la transformation euh, de la production agricole. Nous avons d'abord visité une usine en commune Ngozi, en Ngozi au centre, qui s'était donné l'objectif de transformer le manioc. Après, nous avons visité une unité qui se trouve à Mivo, toujours en commune Ngozi, qui s'occupe de la transformation du maïs, À Ruketcho, en commune de Boussiga, nous avons visité une unité de transformation de la banane. Encore une fois, à Ngozi, à Viergoa, nous avons visité une unité de transformation de la tomate. À Gachikanoa, nous avons visité une unité de transformation des riz. Et ici, à Masangangira, en commune de Kiremba, nous venons de visiter une unité de transformation de la patate. Et comme je le disais, le constat est amer parce que dans toutes ces unités de transformation, il n'y a pas de production. Les unités sont à l'arrêt. Et les questions ou alors les problèmes que ces unités ont rencontrés sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord une mauvaise planification, de mauvaises études de faisabilité qui ont été faites puisque ça n'aurait pas débouché à l'installation de ces unités. Un, d'abord dans des zones habitées. Deux, et dans des zones où peut-être la matière première est difficile à avoir. Et trois, les équipements qui ont été installés, ce sont des équipements, je dirais, inadaptés. Tous ces constats nous amènent à dire que... Bon, est-ce que réellement ces unités de transformation ont été installées pour réellement répondre à un besoin réel ou c'était juste une question de montrer qu'on est en train de travailler C'était le ministre des Finances. Et toujours dans ce journal, et je vous l'avais dit dans les titres, le prix du kilogramme de feuilles vertes de thé passe de 250 à 280 francs burundais. C'est le ministre en charge de l'agriculture qui l'a annoncé ce jeudi dans un point de presse. Deogi Derourema a indiqué que les propriétés se trouvant dans les provinces où cette culture pousse seront rassemblées pour que les théiculteurs travaillent en coopérative. On fait le point avec Arthur Kavaouchi. Dans ce point de presse, le ministre ayant en charge l'agriculture, Deogui de Loudema, a indiqué que les propriétés se trouvant dans les régions où on cultive le thé seront rassemblées pour qu'elles soient cultivées par les coopératives. Les propriétés de Mugamba, nous y avons fait des recherches et les résultats montrent qu'on peut y cultiver le thé. Nous allons y cultiver le en regroupant en coopérative et les agriculteurs d'auté. Et puis, là où il y a les propriétés de l'État, nous allons les donner à la population regroupée en coopérative pour y planter le thé. Nous allons redoubler les efforts et donner ces propriétés aux cultivateurs et en tirer profit. Ce ministre a annoncé que le gouvernement a ajouté 30 francs au kilo des feuilles Dans l'optique d'encourager les cultivateurs du thé, même si le contexte n'est pas favorable à cause de la bourse et la pandémie de la Covid-19 qui touche le monde entier, le gouvernement décide de revoir à la hausse le prix au kilo de feuilles vertes du thé durant cette saison 2021-2022. Le kilo va de 250 francs à 280 francs et d'autres avantages sont prévus si les prix sur le marché international redeviennent comme avant. Le ministre a souligné qu'il sera mis en place des lois pour réguler les relations entre les opérateurs dans ce secteur du thé pour éviter les conflits qui s'y trouvent. Dans ce secteur du thé, l'objectif est d'accroître de 20% le rendement chaque année. Arthur Kavaouchi, pénurie de carburant dans la ville de Roumangé depuis vendredi dernier où une seule station des 8 que compte cette ville du sud-ouest du Burundi en servait ce jeudi matin. Et certains pompistes interrogés disent attendre l'approvisionnement de leurs réservoirs. Entre-temps, certains propriétaires de véhicules disent les avoir déjà garés chez eux. En ligne de Rumongue, Jean-Pierre Misako. À la seule station Interpétrole, près du parking, des véhicules faisant la liaison Rumongue-Bujumbura, où l'on distribuait le carburant ce jeudi matin. Sur les huit stations-service que compte la ville de Roumonguet, les gens sont bousculés pour être servis les premiers, les uns dans leurs véhicules, les autres dans des bidons de capacités variées. Certains désespérés déjà qu'ils ne seront pas servis au regard de l'effectif des personnes qui attendaient d'être servies et d'autres tenaient encore à 11 heures. Ceux qui éprouvent beaucoup de difficultés sont ceux se servant des véhicules à l'intérieur même de la province de Rumongue, car, disent-ils, ceux faisant notamment le transport des biens et des personnes de Roumonguay vers d'autres provinces s'approvisionnent en carburant dans ces autres provinces Un des propriétaires de véhicules rencontré. Un bidon de 5 litres vide à la main déclare avoir besoin ne fût que quelques litres d'essence pour mouvoir son véhicule garé dans la cour. Selon lui, aucune explication sur cette pénurie ne filtre des propriétaires de ces stations-service qu'il a approchés. De leur côté, certains des pompistes interrogés se gardent de tout commentaire au moment où d'autres disent attendre d'être approvisionnés. Les Les passagers, quant à eux, craignent la hausse du ticket de transport et demandent que cette question trouve solution dans les meilleurs délais. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel. Le concours d'admission dans les écoles dites d'excellence en septième année qui est en train d'être fait se passe généralement bien. Et certains défis sont évoqués comme le retard et l'absence de certains élèves et c'est notamment au lycée SOS qui a accueilli les écoles en provenance de toutes les écoles de la commune Nahangwa. Le directeur de l'enseignement dans cette commune interpelle les parents de contrôler et faire respecter à leurs enfants ce qui a été convenu comme consigne et règles, suivez Nicolas Kirahane. Bon, le développement se passe très bien au niveau de la commune. On a déjà installé les élèves qui sont dans la classe, qui sont en train de faire l'examen. Nous le concours d'entrée dans l'école d'excellence. Bon, il y a des enfants qui sont venus un peu à Donc on a appelé deux, trois fois pour voir que ceux qui sont venus un peu à se présentent en classe pour faire l'examen avec les autres. C'est pour cette réseau que nous avons député le concours un peu à retard. On a identifié qu'il y a des absents. C'était prévu en effectif de 5, 5 7 élèves. Donc au niveau de la commune, on n'a pas encore identifié les absences. Peut-être à la fin de l'épreuve, on va identifier ceux qui sont absents. On peut dire qu'il y a des parents qui ne sont pas intéressés parce que j'ai vu des enfants qui sont venus sans se faire coiffer, qui avaient des cheveux, alors qu'ils sont au courant que c'est strictement intéressant de se présenter en classe avec des cheveux. J'ai vu maman des enfants qui portaient des boucles à l'air. Donc c'est la part de la responsabilité des parents pour éduquer les enfants. Et des victimes des inondations de Gatoumba et Rukaramou rassemblées au site de Sobel dans la zone maranvienne de la commune Moutimouzi ont peur de la saison pluvieuse qui pointe à l'horizon alors qu'elles sont toujours dans des tentes. Elles demandent que la promesse de leur octroyer des parcelles et des maisons soit tenue. Au sein de l'administration provinciale, l'on rassure que ces victimes constituent leurs préoccupations et que des listes de bénéficiaires sont en cours de confection. On fait le point avec Raisa Liliane et Ces victimes des inondations rassemblées dans ce site proviennent des quartiers de la zone Gatomba et celle de Rukaramou. Ces dernières déplorent les mauvaises conditions dans lesquelles elles vivent. Ces déplacés qui vivent dans des tentes s'inquiètent de la prochaine saison pluviale. Nous avons peur car la pluie qui est tombée récemment a causé des dégâts matériels. Trois tentes ont été emportées. Des gens ont passé une nuit blanche. Cette femme trouve qu'il est grand temps que ces victimes soient déplacées et que les terres et maisons promises leur soient octroyées On nous disait depuis qu'on va nous octroyer des parcelles en échange des nôtres et des maisons construites avec des tôles On ne sait pas où on en est avec ce projet car ils nous disent toujours qu'on va construire Je suis allée voir, aucune activité n'est déjà réalisée Le responsable du site Sobel, Jimmy Alain Iguilaneza, reconnaît ces mauvaises conditions. Il estime que ces déplacés devraient avoir des formations pour l'auto-emploi. Il y a des gens même qui n'arrivent pas à avoir de quoi manger parce que ce sont des cultivateurs et des pêcheurs dans le lac Tanganyika. Comme ça, il semble difficile d'avoir l'endroit où on peut cultiver. On essaie toujours de demander aux décideurs, l'administration et les humanitaires qu'ils puissent venir en aide de ces gens qui se trouvent ici. Le conseil du gouverneur de la province Bujumbora, en charge des affaires sociales, sports et culture, précise que l'essentiel pour le moment est d'établir des listes des bénéficiaires des parcelles. Le reste suivra. Nous sommes convaincus que nos populations mènent une vie dure. Il s'agissant de cette alternative de leur accorder d'autres parcelles à la place de celles qui ont été frappées par les inondations. Et nous sommes convaincus que c'est une préoccupation et c'est un devoir du gouvernement. Nous sommes en train d'élaborer d'abord des listes, des listes qui font preuve de crédibilité, qui est incontournable pour qu'on amorce les étapes suivantes. Et nous avons de l'espoir qu'après cette étape, Le reste sera peut-être facile. Le site Sobel a commencé à accueillir les déplacés de différentes intempéries au mois de mai 2020. Il est composé de cinq quartiers avec plus de 10 000 déplacés selon le responsable de ce site. À la source, reportage. Des habitants des communes Wohiga et Gihogazi de la province Karusi, témoins oculaires de la crise de 1972, se rappellent de la tragédie qu'ils ont vécue à cette époque. Ils veulent savoir ce qui s'est passé au Burundi jusqu'à ce que toutes les familles et ethnies soient touchées. De plus, ils souhaitent que ce drame ne revienne plus jamais. Frédéric Ndikiminoué, administrateur de la commune de Gihogazi, trouve la vérité aussi nécessaire afin que la population ne reste pas avec des suspicions. Elinibel Nibigira les a rencontrés. Reportage. Ceux qui étaient là à l'époque, dans leurs différentes ethniques, ont vécu la crise différemment. Ce vieil homme de la commune de en province de aussi, nous préférons l'appeler Pi, car il veut garder l'anonymat. En 19 1972, il était sur le banc de l'école. Parmi les événements malheureux de 1972, il y a ce dont il se souvient. En 1972, c'était autour du 28 avril, nous avons reçu des instructions pour faire des rondes nocturnes sans exception pour tous jeunes garçons. Après quelques jours, nous avons vu des véhicules qui ramassaient les personnes. On ne savait pas leur destination. Des Ganois ont été maltraités, les Tutsis ont été également éliminés jusqu'à ce que ça touche même les paysans de la campagne. Cette tragédie qui a importé les vies humaines dans toutes les familles, de toutes les ethnies, sans en savoir les raisons, nous aimerions savoir de quoi ces gens étaient reprochés un autre témoin oculaire. Il s'agit d'une vieille femme de la colline Gihogazi, toujours en car Karusi. Elle s'appelle Marie Nahimana. À cette époque, elle était déjà mariée mais vivait avec son mari dans Lubugeregua. Ce qui est arrivé, à ce qu'elle appelle ses seigneurs, l'a extrêmement touché. Aujourd'hui, elle appelle les Burundais à vivre comme des frères et sœurs. Nous avons été bouleversés alors qu'on était en famille. Moi, j'étais un enfant et ils étaient mes parents. Mais quand la crise est venus. Moi, je m'étais déjà installée dans le bougueré et Gua Par conséquent, vous voyez ce qui s'est passé. Nous nous sommes divisés. Les Hutus et les Tutsis se sont entretués. Maintenant, Nous cohabitons très pacifiquement. L'appel que je lance aux voisins, c'est de vivre comme des frères, tels que recommandés par Dieu. L'administrateur communal de Gihogadi, Frédéric Ndiki dit que les Burundais ont été manipulés pour expliquer qu'il faut qu'ils sachent la vérité. « C'est nécessaire qu'il y ait la vérité et que la population sache le pourquoi de la mort de leurs qu'il ne reste pas dans des soupçons, croyant que c'est tel ou tel qui a tué un membre de la famille et qu'ils sachent encore bien que cette situation a été due aux crises qu'a connues le pays et à cause des gens qui s'émet des divisions entre les citoyens. C'est pour cette raison que la population devrait avoir la lumière sur tout ce qui s'est passé dans le pays pour pouvoir se réconcilier. » Ses habitants témoignent toutefois qu'ils ont déjà dépassé leur indifférence et ont opté pour la réconciliation. Merci Eli, Nibel, Nibigira. Et en bref, dans le reste de l'actualité nationale et internationale, un veilleur à l'un des magasins du chef-lieu de la province de Bururi a été tué vers 1h du matin ce jeudi à son poste d'attache selon des sources sur place, confirmées par l'administration et la police de Bururi. Les auteurs de ce crime non encore identifiés ont utilisé une grosse pierre dans leur forfait. Avant de commencer à chercher à se faire un passage dans l'un des murs de ce magasin, ces présumés bandits auraient pris le large à l'arrivée sur place d'un camion qui y apportait des marchandises selon des sources policières à Bururi, indiquant du coup que des enquêtes sont en cours pour tenter d'identifier les coupables et les traduire en justice. Et puis, un des principaux suspects dans l'assassinat d'une femme et sa fille de Muguénon Dengo en commune de Mugamba de la province de Bururi est dans l'amende de la police de Mugamba depuis l'après-midi de ce mercredi, selon des sources administratives et policières à Mugamba. Après son arrestation dans la ville de Gitegas, ce mardi, Doyezu Apolide, alias Eloge, retenu à la police de Mugamba avec neuf autres personnes réparties en deux groupes celui des accusés de complicité dans son meurtre, un autre de ceux accusés de non-assistance à personne en danger, euh, selon la police de Mugamba. Entre-temps, 17 des 20 personnes de Mugambo, de arrêtées ce mercredi matin, ont été relaxées juste après de ce transfert d'Ondroyezu de Gitega à Mugamba. En international présidentiel en Zambie, le pays économiquement affaibli retient son souffle. Les 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce jeudi 12 août lors d'un scrutin marqué par des violences préélectorales et le déploiement sans précédent de l'armée. La raison officielle avancée étant par les autorités. Étant le maintien de l'ordre, au début août, des violences ont éclaté entre des partisans du PF, le Front Patriotique au pouvoir et de l'UPND, le Parti uni du développement national de l'opposition. Ces groupes d'autodéfense armés de machettes et de haches, sont surnommés les cadres et fond d'office de bras armés des deux, groupes, des deux grands partis. Deux militants du PF ont perdu la vie lors des affrontements. Enfin, après une troisième vague de pandémie de Covid-19 plus virulente, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, respire. Les contaminations sont en baisse, mais pas question pour les autorités de lever les restrictions sanitaires qui ont fait souffrir les ménages. Devant la presse, mercredi 11 août, à Kinshasa, le chef de la riposte, Jean-Jacques Mouyembe a fait le point sur l'évolution de la pandémie. Sachez que depuis un mois, la campagne de vaccination est suspendue, faute de doses. Les nouvelles doses devraient être importées la semaine prochaine. Il est 13 h 15 à Taboujombora et Sudi Sanganero. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en œuvre. Également, merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro Jean Bosco de Passé passez un très bon après-midi.